Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, trois fois bonjour. Bienvenue sur Radio Campus Lille et dans l'émission Goodbye, Kevin. Je ne me rappelle plus du tout de combien. La combien tième, c'est 233. exactement, Léna. 233. Bonjour, Pierrot, comment ça va Bonjour, Léna, bonne année, meilleurs vœux Oui, c'est vrai. Oh là là. Oh là là, on en a marre de le souhaiter. Pourtant, on n'est que le 5. Enfin, le 4, non, je ne sais même pas, le 6. On est le 6 On est le 6, ouais. On s'en fout. J'aime bien le sauter jusqu'à la fin, moi, jusqu'au 30 janvier. Au début, ça me fait chier, ouais. Non, non, j'aime pas le dire au début, mais à la fin, il faut dire, eh Bonne année hein, !» ouais. hein, On nous vit pas, c'est jusqu'à demain qu'on peut, hein Hein oui hein. <rire> Voilà, on a fait nos voeux, je te souhaite que du bonheur, tout le bonheur du monde, comme disait Riquet, le célèbre chandeur indépendant. Euh, on va commencer au programme... Ouh ça va partir dans tous les sens Oh là là, Qu'est-ce il a arrivé à ta je, voix Je t'avoue qu'il va y avoir du boum boum un peu énervé, oh surtout sur la, les, mes derniers morceaux. <rire> Au début, on va commencer doucement, on va commencer avec un jazz spirituel autrichien, je dirais même autrichienne. Ensuite, on va aller sur du flamenco réinventé, euh, puis de l'afro-électro d'Abidjan et après on va retrouver l'ambiance des Rêves partis et enfin on va écouter le, la synthétique wave pop française 3.0. Ok bah, très bien, alors de mon côté c'est une petite sélection un peu pop psyché expérimentale assez groovy aujourd'hui euh, ça, commenc ça commencera par euh, l'univers pop et avant-garde du belge Robin Hood Millions euh, ensuite direction le Texas avec le troisième album de l'acteur et multi-instrumentaliste Caleb Landry Jones euh, petite pause no wave avec le, les français de Vake et pour finir euh, un petit Don Tempo Groovy euh, de Toronto euh, voilà euh, et de Toronto et du producteur euh, Paradise et B Don Tempo ouais. ah. <rire> ça me fait rire ce terme écoutez ce petit son Don Tempo ça veut tout dire et rien dire euh, exactement ah, on casse les codes nous hein. comme la musique du monde dire, ah, ça veut tout dire et rien dire <shory author: laughs> <rire> Comme le prénom Muriel. Ça va te dire Ma Rien à dire. Nia. Muriel Grossman, <rire> on va commencer par elle. <faix> euh, et du coup, on débute cette émission par du jazz contemporain qui tire plus vers le jazz spirituel et bluesy. Ce que je préfère, moi, ce que je trouve le plus accessible et le plus agréable. Euh, avec bah, la saxophoniste et compositrice Muriel Grossman, qui n'est pas l'artiste de jazz la plus connue mais euh, de la scène jazz, mais qui a déjà 9 albums à son actif. Oh, bah quand même Depuis 2010. Et donc c'est une Autrichienne qui est née en France, qui a grandi à VN et qui s'est installée euh, il y a presque 20 ans à Ibiza Mais son son, son son, tend, euh, quant à lui, il tend plus vers les Etats-Unis et le, le côté cuivré de John et Alice Coltrane okay. voilà. Donc on va, y réécouter, euh, on va écouter le morceau Union qui est issu euh, du même album Union, le dernier Et ma foi je kiffe Muriel Grossman et le morceau Union Eh bien on va enchaîner avec Robing Millions et Robing Millions c'est le nom d'artiste du musicien belge Lucien Frépon et non pas fripon oh oh oh oh. Euh, lui il s'inscrit dans la lignée des artistes avant pop et il était assez actif sur la scène jazz belge il a joué dans plusieurs groupes et no avec euh, notamment euh, Aksak Maboul Euh, avant de trouver un certain plaisir à créer en mode solo et en bidouillant sur des logiciels d'enregistrement à la maison, Euh, son premier album était sorti en 2016 chez Pias Et depuis c'est sur le label MGMT Records qu'il publie ses albums Nous euh, on va écouter un extrait de son deuxième album qui était sorti en 2021 Qui s'appelle Holidays Inside Et sachez d'ailleurs qu'il a sorti un nouveau single le 16 décembre Qui annonce très probablement la sortie d'un nouvel album Donc le morceau que je te propose d'écouter Pierrot s'appelle Chewy Chewy Et tu vas voir, c'est sympa, c'est psyché, c'est... C'est très cool. Et Robin m Millions, pardon, avec euh, le morceau Choui Choui. Très, très cool. Carrément. Belle carrément. découverte euh, de fin d'année euh, pour ma part. Non, non, chouette. Euh, C'est euh, chouette ambiance. C'est vrai qu'il y a le petit côté psyché, euh, bricolage, euh, ouais. qui est assez intéressant. Euh, on va enchaîner sur. Attendez, je baisse un peu le fond sonore puisque je m'entends plus. Voilà. On va enchaîner sur euh, la rencontre de deux individus. Ils étaient deux Ils étaient deux Il y en a une Je dis bien une Qui est une des plus belles voix De la scène de Flamenco actuelle Très bien la Très bien La scène laquelle Flamenco D'accord Actuelle Internationale Bon ça marche pas mal en Espagne je pense <rire> Hein au hasard <rire> Ouais Mais après ça on en retrouve oui, partout hein, Dans plein de oui. festivals C'est euh, Rocio Marquez Et c'est vrai que je suis allé voir Ses écoutes sur euh, Spotify Deezer Elle explose Elle okay. est connue connue Et euh, la rencontre avec un, un producteur espagnol de renom de musique électronique qui s'appelle Bronchio qu'on ne connaît pas non plus. Mais en tout cas, les deux se rencontrent, ils ont l'air costauds. Ils ont sorti un album qui s'appelle Tercer Cielo. Et là, ils nous proposent un mélange euh, entre tradition et futur avec comme base Bal flamenco. Et ma foi, c'est assez cool. On a cette atmosphère électronique de samples, de bidouillage, dansant aussi, il y a un petit côté Rosalia, Hein, ah oui, le... ah ouais, carrément Ouais, je trouve Et euh, du coup, je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Demi Rumba Et euh, ma foi, si vous ne tombez pas fan de ce groupe ou en tout cas de ce projet d'album Là, vous avez le droit euh, Rocio Marquez et Bronchio avec le morceau Demi Mais ce ne sera pas de ta faute parce que tu l'as très bien vendu Merci Nog amor, era no puedo hacer nada porque no se mueran. Si la luna ya nunca en mi noche oscura te fui a buscar. Dijiste que era una y no más, me rompiste el alma. no pa de sangrar, no pa de sangrar. Rosio Marquez, I. Euh, brachio. I. Brachio. Bronchio, pardon. Piero, il est devenu espagnol. Ah, bah oui, mais ça, tu vois, au bac 17. <rire> Et ça. Ouais, enfin, un bac scientifique, hein, donc c'est facile d'avoir 17. <rire> non, je rigole. <rire> c'est pas facile d'avoir une bonne note en maths, par contre. Ah, je l'ai pas eu, <rire> la bonne note. va oh euh, Très bien, moi, je vous, avais, je vous en avais déjà parlé. De, de, Excuse-moi, tu voulais terminer Non, non, non, mais c'est marrant, tu leur dis... eh hey, je vous en ai déjà parlé, vous écoutez les auditeurs Vous écoutez, je vous en ai déjà parlé, il s'appelle Caleb, Caleb. Ah oui. Caleb Landry Jones, c'est un acteur et un, un multi-instrumentaliste qui a baigné dans la musique depuis son plus tendre âge, puisque plusieurs membres de sa famille ont déjà un pied dedans. Euh, il avait sorti son premier album The Mother Stone en 2020 chez Sacred Bones euh, Records je vous en avais parlé à ce moment là, c'était excellent j'avais adoré, euh, il y en a eu d'autres depuis et le dernier en date est sorti le 4 novembre ça euh, il s'appelle Gadzook volume 2 et c'est la suite de euh, Gadzook volume 1 hein, bah, bah voilà, tant qu'à faire qui était sorti en 2021 comme d'habitude il y a une multitude de couches, d'instruments et d'influences pour un beau pot pourri bien psyché et bien barré alors ces détracteurs diront Ah, oh, il y en a trop Franchement, il n'y en a jamais assez. Du coup, Caleb Landry Jones avec le morceau The Santi Shine qu'on n'écoutera pas en entier parce qu'il dure quand même euh, plus de 8 minutes, je crois. Mais euh, vous inquiétez pas, si ça vous plaît, euh, vous pourrez aller écouter l'album. hers and show C'était Caleb Landry-Jones, avec le morceau The Shanty Shine. <rire> Nous voilà. allons finir l'émission en parlant comme ça. Exact. Non, mais je voulais donner un côté un peu cinématographique, genre bande annonce, euh, comme euh, comme c'était un acteur. Ah, ok. Voilà. Me Prochainement. Spoilera. Prochainement. Prochainement. Sur vos écrans. <rire> ah, mais j'y étais, Léna. Euh... Et eh bien prochainement dans votre émission Goodbye Kevin, Asna qui est une compositrice et DJ originaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cool, cool, cool. Pour ceux qui sont nuls en géo. Ouais. et <rire> je euh... t'avoue que je ne l'avais pas forcément. Hein. Bon, c'est pas grave. Ouais. Le football permet de le savoir. Oui, voilà. Ah, merci le football, merci la vie et bonne année. Euh, donc Asna, c'est une des nouvelles figures de la scène afro-électro qui a été repérée notamment sur le festival Nied Niedj. Euh, et elle, elle crée bah, des mix où bah, se rencontrent le coupé décalé, la fraousse, mais aussi euh, des percussions traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Donc pour le moment, il n'y a pas d'album prévu, même si elle a déjà un label qui s'appelle Blanc Manioc. Mais je vais vous proposer deux morceaux assez cool Atalaku et Abissa. Et, euh... voilà. et voilà Mais <rire> <j> voilà, <rire> tout ouais, dit. dit Asna dans Good Kevin 233. Avez-vous cru que le Nouvel An était terminé ce réveillon <rire> Dancefloor dans les studios. C'était la fête euh, Donc voilà, c'était Asna avec les morceaux Abyssa et juste avant c'était Atala Q. Ok, bien on change radicalement d'univers avec le groupe Veik qui est un trio français originaire de Caen. Euh, eux ils font du post-punk expérimental qui prend ses racines du côté de l'avant-garde des années 70 et plus particulièrement euh, de tout ce qui est No Wave et Crotrock. Miam Miam Miam. Euh, leur premier album était sorti en 2021 chez Fuzz Club Records mais ils avaient déjà euh, égrené des singles au fil des ans et ce depuis 2016. Nous le morceau qu'on va écouter il était sorti en 2017 sur les labels On to Records et We Want to Record et il s'appelle Maiden et tu vas voir euh, bah, tout ce que je t'ai décrit plus haut, tu le sors bien, tu le retrouves bien là-dedans. Donc c'est Vake tout de suite. C'était le groupe français et originaire de Caen, euh, de Caen, de Caen euh, Veik avec le morceau Maiden. Allez jeter un petit coup d'œil, allez écouter tout ce qu'ils font, c'est assez chouette. Très très chouette. Il y a un côté, euh, ça module, ça module. Euh... Par contre, je ne sais pas s'ils sont encore, euh, s'ils jouent encore, tu vois. Ah. Tu, je ne sais pas. Ah. Ah. Ah. On ah. ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On va dans un style complètement différent. C'est encore la soirée du réveillon, c'est encore ouais. la fête. Avec le groupe Beat Foot Qui viennent de Tel Aviv Avec leur album éponyme sorti chez Life and Death Et eux, bah, ces trois membres Ils mélangent l'esprit des rêves dont On s'habille en fluo notamment euh, la, Le synthétique punk et la techno Parfait <rire> Tu retrouves un, un bon son des années 90 Dans leur son, t'as l'impression que c'est un peu pop Comme un peu gala Ou des trucs comme ça euh, T'as l'énergie un peu violente D'un prodigy Et tu retrouves un côté kitsch en même temps et ma voix c'est très très cool je te propose d'écouter deux morceaux le premier ça sera fun et l'autre c'est King Trash et euh, pff, voilà beat FOOT Oh <coughs> my How are you gonna have fun? How are you gonna have fun? <laughs> Oh là là, énervez les beatfoot, ils sont foufous euh, C'était le morceau King Trash et juste avant, c'était le morceau Fun. On ralentit un tout petit peu la cadence avec Lee Paradise, euh, Dan Lee de son prénom, de son vrai nom, c'est un producteur originaire de Toronto. Et lui, son truc, c'est le Don Tempo, la trip-hop et les grooves euh, euh, proto-industriels. J'étais en train de me dire photo-industriel, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire toujours moi mon problème, je n'arrive pas à me relire. <rire> euh, voilà. Alors moi, j'aime pas mal cette petite atmosphère un peu dark que tu retrouves dans ces compos. Et euh, j'avoue que sa musique donne assez bien envie de danser. Ça tombe bien, parce qu'on a un petit peu dans cette lignée, j'ai l'impression. Exactement. Euh, donc je te propose d'écouter peut-être deux morceaux alors je ne sais pas si on aura si, le temps si on passe les deux morceaux mais on se dira au revoir juste après ta présentation alors le premier est issu de son album The Fink qui était sorti en 2020 chez Telephone Explosion Records son tube je pense et euh, qui est un peu dark et l'autre qui est un peu plus pop qui est extrait de son dernier album Enco qui est sorti euh, le 28 octobre cet album là donc le premier morceau s'appelle Message to the Past et le deuxième s'appelle Note Practical tout de suite Lee Paradise pour terminer cette émission à la semaine prochaine